T'es sûr que c'est intéressant ce que tu filmes C'est un montage à ah, cool pour mamie. Non pour YouTube. Si tu fais un million de vues, il te donne 3000 euros. Eh, un peu la famille, il nous ferait D'Iba y un petit rap. Des chansons des chansons des <rire> ok. Puisqu'on est tous réunis ici, pour chanter les démons de minuit Manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy J'ai préparé un petit speech, parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie Je déteste les fêtes de famille Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triseau. Mais quand je vois la gueule de Delphine qui sert à rien à part se plaindre Je comprends pourquoi son mec pourrait préfère danser avec le chien Si j'ai plus de 30 ans et je suis toujours assis à la table des enfants C'est pour leur dire de se méfier de Christian quand il a de l'alcool dans le sang Et parce que j'en peux plus d'entendre les plaques de cul des parents Je crois que papa baiserait maman sur la table si vous trouviez ça marrant Vincent, t'as le même âge que moi, pourquoi t'es quand même plus vieux Si vous n'avez pas peur du vide, regardez Muriel dans les yeux Pardon, mais j'ai passé l'après-midi à gonfler des ballons Dans une ambiance d'installation militaire imposée par le dard Julien, par l'horizontale, le frigo va se devoir attendre 24 heures pour le rallumer Qu'est-ce que tu fous dans le passé Tu sais quoi Va filmer tes grands-parents, ils seront peut-être plus là l'année prochaine Pendant que mon beau frère récitait des clichés politiques avec passion Me regarde des portes et des cartons En tripotant ma frangine toutes les trois secondes Y'a pile le nombre de gobelets par personne Faut écrire vos noms Parce que tata est le genre de crevarde Qui lave les assiettes en carton Tonton Si tu continues de faire yo-yo avec les doigts Chaque fois que tu passes à côté de moi Tu les utiliseras pour la dernière fois Je t'en veux toujours pour quand j'étais petit Et tu m'as secoué comme une pute Si tu tenais à tes rétro, pourquoi tu t'es garé derrière le but En parlant de pute, j'aimerais accueillir la nouvelle femme non, de Bruno. Si Caro m'écoute plus, c'est qu'elle met au point son prochain raco, Pardonnez-la. Elle serait pas comme ça si son mari l'a trompait pas. Ou peut-être qu'il la trompe parce qu'elle est comme ça. Hum, je sais pas. Message à tout, mais loin cousins. cousin. Venez, on arrête de faire copain copain. Parce qu'un ancêtre, on sait pas qui c'est, et la seule chose qu'on a en commun, un putain d'ancêtre qui devait brûler des villages et piller des baraques L'époque où papy baisait D'ailleurs, papy rappelle nous la fois où t'avais 9 ans et t'as tué Hitler. Là, le fils du Tooby me dit Raymond, y'a le président qui fait de l'autostop. Il dit Je crois que t'en as un coup dans la gueule. Je regarde, je vois Mitran sur le bord de la route. Il nous dit Messieurs, j'ai un discours à faire à une demi-heure. On l'a sauvé la France. T'as jamais été un héros. T'étais même pas un bon mytho. Mon héros, c'était toi, Nico. Mais depuis que tu t'es mis avec l'autre conne un peu bonne, t'es juste un vrai pauvre comme les autres. Merci. Alimenter tes réseaux sociaux, profiter d'être avec quelques prolos Pour pouvoir encore plus jouer les bobos Polo, si tu veux m'impressionner C'est pas en roulant des joints compliqués En utilisant beaucoup trop wesh pour un dîner. Vu que ton père a un problème avec les arabes C'est une très belle ironie Au passage il a moins de chances de mourir du terrorisme que de l'alcoolisme J'espère que tati va bien attacher les mots Parce que son mari va rentrer au radar Comme s'il avait une voiture autonome <rire> J'avais plus de choses à vous dire Mais quand je vois vos gueules d'enculés bouffi, J'arrive qu'à me demander s'il y a assez d'bord sur terre pour vous nourrir J'aimerais finir en disant que porte apporter sourire La fête au village, il a suffi d'un petit héritage Pour qu'on voit vos vrais visages Mamie je t'aime, à l'année prochaine Merci.